Nous sommes dimanche 24 octobre 2021. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Voici d'abord les grands titres. Le président de la République du Burundi est de retour au Burundi ce dimanche en provenance de la Tanzanie. Cette personne a été blessée dans une attaque à la grenade perpétrée par des gens non encore identifiés à la 10e avenue du quartier Mugari, dans la ville de Gitega trois personnes sont déjà arrêtées pour euh, des raisons d'enquête. Dans l'actualité sportive, ce dimanche à 15h, il est prévu le match de deux équipes de football de la province euh, Muyinga à savoir Olympic Star et Athletic New Hoy, à, et à 16h15. Euh, dans le championnat, la Liga de l'Espagne, c'est le FC Barcelone avec son rival Real Madrid. Et comme tous les dimanches, c'est la chronique, vous avez droit à la chronique nutrition sur l'aubergine sauvage. Les détails, c'est dans quelques secondes de la présentation. Vous êtes avec Cornelia Moutouy et la mise en onde est assurée par Erika Dogo. Captez Issa Nilo. Écoutez la différence. Le président burundais Varis Tundeichi est de retour au Burundi ce dimanche en provenance de la Tanzanie. Il était arrivé en vendredi en Tanzanie pour une visite officielle de trois jours en compagnie de la première dame. Dans son entretien avec son homologue, Sania Hassan, ses deux chefs d'État échangé sur l'état d'avancement de la mise en application des accords signés lors de la visite du président Tanzanien au Burundi le mois de juillet cette année. Cette personne blessée, était le d'une attaque à la grenade perpétrée par des gens non encore identifiés chez marchands des brochettes à la deuxième, à la Deuxième avenue, plutôt, euh, du quartier Niamogali, dans la ville de Gitega C'était vers euh, 20h30 de la nuit dernière. Le corps d'un des blessés a alors été retrouvé à la colline Jimbi, commune et province Gitega Le chef du quartier Niamogali, regrette cette d'attaque et envisage le renforcement de la sécurité de son quartier dans le cadre du comité mixte de sécurité. Trois personnes sont déjà arrêtées pour des raisons d'enquête. Le point avec Gérard Nibigira. Selon le témoin, il était vers 20h30 de la nuit dernière quand ils ont entendu des détonations d'une grenade qui a été lancée par des gens non encore identifiés chez un vendeur de brochettes, d'Inodora Manahimana, c'est à la deuxième avenue du quartier Yamugari dans la ville de Gitega. Ils expliquent aussi que cette personne dont deux enfants qui étaient sur place et son vendeur de brochettes ont été blessés et tous ont été immédiatement amenés à différentes structures de soins. Toutefois, une chose a étonné plus de « D'un, un des blessés d'Inno, de Gérard et Vukuru, A son matin, était retrouvé mort à la colline Jimbi, commune et province de Gitega »« Comme l'affirme la police à Gitega »« Et son garde malade Prosper prospère Nyonizigie. Ses proches étaient train de le chercher partout » Et il ne l'avait pas encore vu jusqu'à 10h du matin de ce dimanche. De son côté, la titulaire du centre de santé Muchunguzi, où Bukuru Gérard se faisait soigner dit que tous les blessés de cette attaque à la grenade qui étaient amenés à ce centre de santé ont été par la suite transférés à l'hôpital régional de Gitega. Le chef du quartier Nyamugari, Majari Wandaisawa, déclare qu'il ne sait rien de celui qui est retrouvé mort et son garde malade non encore retrouvé par les siens. Il avoue qu'il regrette de cette attaque à la grenade effectué dans son quartier, du moment que la paix et la sécurité y régnaient et que donc les auteurs de ce forfait ont usé de leur risques pour y parvenir. Il promet de renforcer la sécurité dans le cadre du comité mixte de sécurité. Et à la police, l'on indique que trois personnes ont été déjà arrêtées pour des réseaux d'enquête. Depuis J'ai Jean Nibiguira pour la radio Isanganil. Merci Gérard Nibiguira, le dépôt SST Mega des produits de la société Baroudi va bientôt rouvrir ses portes dans la province de Carussi. après sa fermeture d'il y a presque trois ans. Les consommateurs de ces produits s'approvisionnaient à partir des autres provinces. Le délégué régional de cette société confirme qu'un contrat avec un nouveau gestionnaire de ce dépôt provincial est déjà conclu avec ce dernier et la Baloudi Blaise Pascal Calomier. Les consommateurs et les commerçants des produits de la société Brarudi indiquent qu'ils n'ont cessé de présenter leurs lamentations quant à leur approvisionnement de ces produits à partir des provinces Gitega et Moyinga et cela depuis la fermeture du dépôt SSD de la province Karusi. Les commerçants de ces produits indiquent qu'ils éprouvent de la peine pour que ces produits arrivent aux consommateurs et ceci en payer les pots cassés en achetant la bouteille chère. Ayant entendu l'écho que le dépôt provincial de la Braloudi va réouvrir ses portes après presque trois ans qu'il est fermé, les habitants de Karoussi viennent de passer deux semaines en attente que l'approvisionnement sur place reprenne mais en vain. Sur ce, le délégué régional de la Braloudi au centre-est confirme que Ce dépôt de type Mega de la province Carousie va bientôt ouvrir et qu'un contrat avec un nouveau gestionnaire est déjà conclu avec la Brarudi. Il signale que les préparatifs sont en cours pour qu'il ouvre sans tarder. Pour rappel, le dépôt SSD Mega de la province Caroussi a été fermé depuis le 20 décembre de l'année 2018 avec des caisses pleines de bière dont l'État n'est pas encore connu, du moment que. s'y observe des arbres à grande hauteur qui ont poussé. Depuis Carussi, Blaise Pascal Caraloumier pour Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13 h minutes, poursuivons ce journal par euh, l'actualité sportive des équipes de football de la province Mouyinga à savoir Olympic star et Athletic New Oil qui joue, euh, qui joue le championnat de la première division Primus League, s'affronte ce dimanche euh, à 15h au stade Mucho pour euh, les matchs, comptant la neuvième journée de ce championnat. C'est euh, le premier derby dans l'histoire du championnat de la première euh, division entre les deux équipes, de la province Muiinga, d'autres rencontres prévues ce dimanche. C'est Musonga TFC de la province Guitega qui va accueillir au stade Ingoma la formation policière de Lukinzu au moment où Aigle Noir de Macamba devant leurs supporters va croiser le fer avec Kayanza United. En Europe, dans le championnat, la Liga de l'Espagne Le match euh, le plus étendu, euh, attendu par euh, les, am les amateurs de ballon rond, est le derby prévu à 16h15 entre FC Barcelone avec son rival Real Madrid. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Chronique nutrition, l'aubergine sauvage riche en vitamines B et C possédant des minéraux comme le potassium. Gilbert Nangwahi, expert nutritionniste, explique que ce légume fruit intervient dans la prévention de différentes maladies dont l'hypertension artérielle. Les détails avec Omer Ndouaï. L'aubergine sauvage intervient dans la détoxification du corps, explique Gilbert Nangwaafi, expert nutritionniste, qui signale que ce légume constitue une bonne source de fibres alimentaires. L'aubergine sauvage, ou Solanum Torvum, c'est une plante potagère cultivée pour son fruit. C'est une source de fibres alimentaires, des minéraux aussi comme le calcium, phosphore, sodium, magnésium, cuivre, potassium, et des vitamines comme vitamine C, vitamine K, vitamine B6, B1, B3. Gorge, il régorge aussi de nombreux antioxydants comme le solasodine, le phanosul, le glycoside. le qui est aussi à l'origine de sa couleur verte. Très peu calorique, l'expert indique que l'aubergine sauvage est gorgée de saponine connu pour absorber les graisses et combattre la cellulite. Comme il renferme beaucoup d'antioxydants, il est prévu sur le thème cancer et notamment le cancer de la peau. Il est aussi contre les troubles cardiovasculaires en raison de sa capacité de lutter contre l'inflammation et le stress oxydatif et notamment au niveau des artères. Il est réduit la c'est-à-dire une mort cellulaire, d'où c'est une qui retarde l'objeillissement précoce, facilite aussi la digestion et soulage les troubles des règles chez les femmes, chez les filles à les d'eau C'est un bon aliment pour les diabétiques tendue, et les hypertendus, car il réduit l'hyperglycémie et l'hypertension artérielle. Selon toujours Nam les personnes en situation d'hypoglycémie et hypotension artérielle ne consommeraient pas de l'aubergine sauvage suite à son pouvoir de diminuer le sucre et le cholestérol dans le sang. Les personnes avec une tendance à l'hypertension artérielle ou à l'hypoglycémie doivent réduire une consommation excessive d'aubergine sauvage Ou de son Alors que celle ayant une hyperglycémie et une hypertasse artérielle doivent augmenter cette consommation. Concernant son utilisation, on peut la consommer sous forme de fruits et sous forme de légumes, en salade ou bien en jus. Le jus d'aubergine sauvage est très nutritif, ce qui fait qu'il soit bénéfique à la santé humaine. Actualité internationale. Au Rwanda, le gouvernement a assoupli les mesures anti-COVID. C'est presque un retour à la normale au Rwanda au terme d'un an et demi de mesures très strictes contre la COVID-19. Selon le site internet de RFI, le pays a déjà vacciné entièrement plus d'un million et demi de personnes tandis que le double a déjà reçu une première dose et les cas baissent selon le site euh, de internet de RFI. Cette semaine, le gouvernement a levé la quarantaine pour les voyageurs arrivant au Rwanda, puis a annoncé la réouverture des graduels, des salles de sport, des piscines et a repoussé le couvre-feu à minuit. Les bars qui ont rouvert les portes il y a quelques semaines peuvent donc maintenant accueillir les clients, des clients un peu plus tard. Et aux États-Unis, Barack Obama revient sur scène pour soutenir le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, un État conservateur, L'ancien président n'a pas hésité à qualifier les républicains de menace pour la démocratie. Il a appelé les électeurs à plus que jamais de se mobiliser. Barack Obama a également critiqué le parti républicain. Dans son ensemble, et ses tentatives pour limiter le droit de vote. L'ancien président, toujours aussi populaire, a rappelé l'importance de cette élection et l'importance d'une victoire pour le Parti démocrate, mais aussi pour Joe Biden. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Elie Kadogo pour sa parfaite collaboration technique. La présentation, vous étiez avec Ornella Mocho. Gracias.